Bonjour, Sani, J'ai besoin de tes conseils concernant une situation qui me préoccupe. Je fais des cauchemars presque chaque nuit. Des cauchemars? Tu as toujours dramatisé des choses, mais raconte-moi ce qui te dérange. À mon travail, je m'occupe des relations avec les employés. Comme tu le sais, les hôpitaux situés au nord du Canada n'offrent pas tous les services requis à leurs patients. Je le sais. On ne pouvait pas y soigner un de mes employés. Il était obligé d'aller se faire soigner à l'hôpital général de Toronto. Mais aux frais de qui? Ma compagnie a payé les frais de transport ainsi que les frais d'hospitalisation de cet employé. Bon, voilà. Tu touches au nerf du problème dont je veux te parler. Je t'écoute, Denise. Dans notre organisation, les choses se passent différemment. Si, par exemple, la femme d'un membre souffre d'une maladie que l'hôpital de sa ville ne peut pas soigner, elle peut aller se faire traiter ailleurs. Mais le remboursement des frais de voyage et d'hospitalisation est conditionné par certains impératifs. Lesquels? Le médecin ou un infirmier qualifié doit confirmer que son cas ne pouvait pas être traité dans la ville où le membre travaille. Mais cela me paraît logique, non? Et la note du médecin ou de l'infirmier est facile à obtenir, n'est-ce pas? Oui, mais il y a autre chose. Vas-y. Le membre n'est pas autorisé à accompagner sa femme, sauf si le médecin atteste que sa compagne n'était pas capable de faire des choses seule. Cela veut dire quoi précisément? Si la femme est paralysée, inconsciente, etc. Quelles conditions? Et si elle est paralysée, qu'est-ce qui se passe? Le membre et son médecin doivent remplir un formulaire dont je dois approuver le contenu. Dans cette condition, le Conseil du Trésor accepte de rembourser les frais du voyage de l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé Cette même situation est arrivée à un membre. Vas-y. Il a rempli toutes ses formalités. Je l'ai autorisé à voyager. Mais le Conseil du Trésor refuse de rembourser les frais du voyage de ce membre. Selon les enquêtes du Conseil du Trésor, sa femme pouvait voyager seule Donc, je ne devais pas autoriser ce membre à accompagner sa femme. Et cet employé voudrait porter plainte contre moi au tribunal. Mais, il doit porter plainte contre le Conseil du Trésor, non? Non, le Conseil du Trésor se désengage de cette affaire. Il demande que je puisse assumer mes erreurs. Tu dois donc payer seul tes frais d'avocat? Je comprends pourquoi tu fais des cauchemars. Je dois rembourser les frais de déplacement de ce membre. Quoi? Si tu rembourses... Vas-tu porter plainte contre le conseil du trésor? J'y réfléchis, ma chère Sonny.